À cette pensée, elle jetait à sa mère des regards flamboyants de courage. « Oh, tout cela !» dit Grandet à Nanon quand, vers onze heures, le déjeuner fut achevé. « Mais laisse-nous la table. Nous serons plus à l'aise pour voir ton petit trésor, » dit-il en regardant Eugénie. Petit, ma foi, non. Tu possèdes, valeur intrinsèque, cinq mille neuf cent cinquante-neuf francs et quarante de ce matin, cela fait... « Six mille francs moins un Eh bien, je te donnerai moi ce franc pour compléter la somme, parce que vois-tu, Fifi Eh bien, pourquoi nous écoutes-tu Montre-moi tes talons, Nanon, et va faire ton ouvrage, » dit le bonhomme. Nanon disparut. « Écoute, génie, il faut que tu me donnes ton or. Tu ne le refuseras pas à ton pépère, ma petite Fifi, hein ?» Les deux femmes étaient muettes. « Je n'ai plus d'or, moi. J'en avais. Je n'en ai plus. » Je te rendrai six mille francs en livres et tu vas les placer comme je vais te le dire. Et il ne faut plus penser au douzain. Quand je te marierai, ce qui sera bientôt, je te trouverai un futur qui pourra t'offrir le plus beau douzain dont on n'aura jamais parlé dans la province. Écoute donc, Fifi, il se présente une belle occasion. Tu peux mettre tes six mille francs dans le gouvernement. Et tu en auras tous les six mois près de deux cents francs d'intérêt, sans impôts, ni réparations, ni grêles, ni gelées, ni marées, ni rien de ce qui tracasse les revenus. Tu répugnes peut-être à te séparer de ton or, hein, fifille? Apporte-le-moi tout de même. Je te ramasserai des pièces d'or, des, des hollandaises, des portugaises, des roupies, du Mogol, des génovines, et avec celles que je te donnerai à tes fêtes, en, en trois ans, t'auras rétabli la moitié de ton joli petit trésor en or. Que dis-tu, fifille? Lève donc le nez. Allons, va le chercher, le mignon. Tu devrais me baiser sur les yeux pour te dire ainsi des secrets et des mystères de vie et de mort pour les écus. Vraiment, les écus vivent et grouillent comme les hommes. Ça va, ça vient, ça sue, ça produit. Eugénie se leva, mais après avoir fait quelques pas vers la porte, elle se retourna brusquement, regarda son père en face et lui dit « Je n'ai plus mon or. »« Tu n'as plus ton s'écria Grandet, en se dressant sur ses jarrets comme un cheval qui entend tirer le canon à dix pas de lui. « Non, je ne l'ai plus. <rire> »« Tu te trompes, génie. »« Non. »« Par la serpette, mon père !» Quand le tonnelier jurait ainsi, les planchers tremblaient. « Bon, saint bon Dieu, voilà madame qui pâlit, » cria Nanon. Grandet La colère me fera mourir, » dit la pauvre femme. Ta, « Ta-ta-ta-ta, vous autres, vous ne mourrez jamais dans votre famille. Eugénie, qu'avez-vous fait de vos pièces » cria-t-il en fondant sur elle. « Monsieur, » dit la fille au genou de Madame Grandet, « ma mère souffre beaucoup, voyez, ne la tuez pas. » Grandet fut épouvanté de la pâleur répandue sur le teint de sa femme naguère si jaune. « Nanon, venez m'aider à me coucher, » dit la mère d'une voix faible. « Je meurs. Aussitôt, Nanon donna le bras à sa maîtresse, autant en fit Eugénie, et ce ne fut pas sans des peines infinies qu'elle purent la monter chez elle, car elle tombait en défaillance de marche en marche. Grandet resta seul. Néanmoins, quelques moments après, il monta sept ou huit marches et cria Eugénie, quand votre mère sera couchée, vous descendrez Oui, mon père. Elle ne tarda pas à venir après avoir rassuré sa mère.